Thank <laughs> <laughs> you. you <laughs> Dimanche. Oui, patron. Tu veux obéir aux ordres Oui, chef. Tu veux venir faire du shopping avec moi Oui, oui, bien sûr que oui. Oui. oui. Tous ensemble. Je dis oui à tout.、Ah. Qu'est-ce que vous voulez De l'amour, de l'argent, du pouvoir、ah. ah. Combien de fois avez-vous dit oui Cinq, six, dix mille oui. oui Vous êtes celui qui dit toujours oui. Bougez la tête de haut en bas, de haut Dans votre vie, vous dites tout le temps oui. Mais avez-vous déjà essayé de dire non <tousse>